Atxaldeon Entzuleak Atxaldeon jatietako Entzuleak haute eskunde Kampaina BTE-BTEan gira biegun faltadira igandean izanen baitira bozkak, igandean, ukanen ditugu azken emaitzak eta be gaukkoan azken ezta bai dugu justuki egia initzetatik pasagirara. Euskal Ixatiak gaukkoan Uztaritzaren aldi izanen dugu eta Uztaritzaren aurten lau autagai aurkezten dira auteskunde leian Cecil Ze Marten, Dominik Lesbats, Bruno Kajek Jean-Claude Saint-Jean lauak ditugu gure mainaren inguruan gaukko eztabaidan nirekin batera intza ahieta izanen dut eta be bostgai aipatzea erabaki dugu gaurko estabaidan irigintza eta etxibizitza aipatuko ditugu lehenik gaharjoa zere arituko giraustaritzeko jarduera ekonomikoa zertan den eta zein diren ejonkak ejikoitzaren finantzen egoera ere aipatuko dugu eta nola ez bukatzeko gobernantzia hautagai bakoitzari bere xeden berri emaiteko hitza Utsi eintzin, zuzenean, arituko gira beraz gohkoan Euskali jatietan, ez da saio guzietan bezala, goazen eintzinan. Auta eskunde solas, Euskali jatietan. Eta ez da bai da hasteko, ahatzaldeon intza, ustaritzaren be batzu, eman endozki guzu. Ahatzaldeon bai, lapurdiko herri garrantzitsua da ustaritze, bai ona eta garazia bidean kokatua, jendea initzen eguneroko pasabidea da. Sein mila berreun biztan leditu, herriko sortzia osoetan banatzen direnak. 2014ko herriaute skunde eta narrunte lortu zuen hauzapez lekua dominik lez batzek, abertzaleg eta taldekoek osatu zuten aliantza bos gutxira gelitu zen, eta gerustiko posizio gogorra osatu dute hauzapezaren parean. Sei urteetan zehar gai polemikoa initzizan dira, aipa genezake gaztetxearen afera, lea aurtsipiaren afera, bidaiako jendeak, irigintza proiektu ezberdinak, aldioro hauzapezaren kudeak eta txarra latu du oposizioak. Parean proposamenik ez egitea leporatu dio gehiengoak oposizioari eta pentsa dezakegu afera horiek ere beren lekua izanen dutela eztabaidan. Gukala ere bost gai hautatu ditugu gaurko eztabaidan. Hautagaiak beren ideiak garaditzaten irikintza eta etxe bizitza lehenik, garraioa, ekonomia, finantzak eta gobernantzia beraz len aipatu bezala Eta mainaren inguruan gaurkoan gai horietaz eztabaidatzeko tabai datzeko, lau autagai, baditugu lehen aipatu bezala, Cecil Saint Martin, Dominic Lezbatz, Bruno Carrer eta Jean-Claude Saint-Jean, lauen aurkezpena egiten diguz bintza. Bai, beraz, hasiko nahiz hau uzapezaren gandik, Dominik Lezbatz, berrogoita amazazpi urteko medikua da, ustaritzeko auzapeza bigarren mandatu batentzat aurkeztuko dena. Usu eskuinean kokatua, etiketa hori ukatzen du, bere gehiengoko amazazpi autetsirekin abiatzen da urten, eme ustahitz deituriko zerrendan. Pirunokajeak bigarrenik, berrogeita amaika urteko ingeniariada ustaritze bai zerrenda ezkertiar eta bertzalearen zerrenda burua, ezkerreko beste tendentzietako kideak ere bildu dituzte aurten zerrenda hortara. Hirugarren emazte bat, Cecil Zermagten, berrogeita amaika urteko unibertsitateko irakaslea, Europ Ekologi Leber Alderdiko Departamentuko idazkaria da, uniagos zerrendako burua, sozialista bat eta fronte goxekoak biltzen ditu besteak beste zerrendan. Eta azkenik, laugarrena Jean-Claude Saint-Jean, berrogoita urteko laboraria eta zafer egiturako presidentea, eskuinean kokatzen dute initzek, bainan berat <coughs> nahiago du politiko gisa gertu, etiketari gabe zerrenda osatu du gau teskundentzako, ustahitz, usta, usta, avek bonzanz izen Je voyais au chef de la tête, Cécile Saint-Martin. Nous nous sommes trompés peut-être sur la constitution de la liste euh, Oui, oui, parce que euh, il y a deux choses. Nous n'avons pas d'adhérents du Parti Socialiste. D'ailleurs, nous n'avons pas le soutien euh, non plus des partis. Parce que nous sommes une liste qui est avant tout citoyenne pour une démocratie participative. Et nos engagements politiques sont connus, il n'y a pas de souci. Mais euh, pour l'instant, ils sont là à titre personnel. Ça nous donne une compétence, mais c'est pas une revendication. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Correction fait Place au débat Haute eskunde esulas, Euskari Eta lehen gaia, hautatu duguna, gaurkoan, irigintza eta etxe bizitzarena zuk aurkezten diguzubintza ahietan. Hori da, beraz, irigintzata etxe bizitzaren gaia hasteko, 65.30 biztan lehira bazititu ustaritzek azken sei urteetan, hainitz da, bainan inguruko herriak baino gutxiago, biztanle horiek noski bizitegiak behar dituzte, eta ustaritzen etxe bizitzen euneko amaika baizik ez da bizitegi soziala. Duela bi urtetik ez erjui legean sartzen da ustaritze, bizitegian euneko ogoi soziala izan behar luke beraz. Eta galdera, zuei egiten dizueguna, autakai guztieri, zein dira zuentzat lehen tasunak gaur egun, etxe bizitza ahloan. Zein dira, ere ditu zuen, proiektu ezberdinak zurekin hasiko gira gaurkoan, Domenik Lesbatz eustaritzeko hau zabezza. D'abord, je tenais à dire que le, la commune Comune d'Ustaritz n'est pas la plus peuplée du labour enfin, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et, et Bayonne, puisque Sekambo, mm -hmm. c'est une petite rectification qui d'ailleurs s'est développé plus vite plus vite que starites nous euh, avons une augmentation maîtrisée donc de des habitants de au niveau du staritz puisque nous sommes inférieurs à 3% comme le démontrent les, les statistiques INSEE, et nous entendons dans le programme euh, maintenir cette progression euh, à 3% maximum. Nous avons donc plusieurs actions. Je les ai développées au cours de, de débats publics. Sur l'immobilier, concrètement, quels sont vos projets Alors, sur l'immobilier, il y a deux choses. Hein. Il y a des projets immobiliers communaux, sur, le, sur lesquels nous avons une maîtrise totale. Euh, je parle, par exemple, des logements sociaux en bas, de, en, bas du, en bas du collège, la vente de qui roule le château Altia... Euh, qui, par la vente de logements, euh, permet donc euh, d'avoir une opération une opération quasiment blanche sur Altia, 300 000 euros pour le château avec ses 2,3 hectares trois pour Ustaritz, et un projet euh, en, en zone sud d'Arons, qui est Mousseau-Gricobordat, euh, permettant à 40 jeunes, notamment de du d'Ustaritz, d'avoir euh, des terrains à bâtir à des vous prix. Vous rapidement, euh, s'il vous plaît. Voilà. Comment Non, je vous ai demandé de finir euh, au niveau voilà. de terme. Voilà, donc c'est les des des projets donc euh, sur lesquels on a une maîtrise, c'est les projets communaux. Et ensuite, les projets privés, eh bien euh, la, la maîtrise se fait euh, d'une part par, par, par les 25% de logements sociaux qui sont euh, dans le PLU. Et pour qu'un promoteur puisse déposer son, son permis, il est obligé d'avoir ces 25% de, de logements sociaux. Et de ce fait, comme la, la, la marge... Euh, du conseil général qui des finance à, à, à autant de 7% et c'est une enveloppe qui est fixe ça limite notamment la, la progression des logements en général. Bruno Carrer écouter écoutez, déjà, sur le sur le constat qui est fait nous on n'est pas d'accord euh, les statistiques in' sur les euh, sur la population c'est des statistiques qui se font avec des décalages euh, le vrai euh, le vrai marqueur euh, qui est plus euh, significatif sur les sur les temps euh, l'accroissement de la population c'est le nombre d'autorisations de logements et là on constate que les autorisations de logements qui sont faites sur hystérites sont en constante augmentation même en accélération alors que sur euh, la comité, comité de comité Roby, c'est euh, c'est l'inverse On était hier en réunion publique à etche chia et, et c'est un quartier pour nous typique de ce qu'il faut pas faire avec des, des centaines de logements qui ont été construites dans les dernières années euh, là aussi où je voudrais corriger ce que vient d'indiquer Dominique casbat il parle d'opérations quasiment blanche sur le château Altia euh, il oublie simplement de rajouter les travaux euh, l'opération blanche sur une, sur une acquisition qui fait un million 8 000 000 et pour lequel on va voir le, le, le foncier 1 million trois un promoteur ça fait déjà 500 mille euros plus plus de plus de plus de 600000 € de travaux donc on est à largement plus million cent euh, de coûts pour la commune de coûts directs pour la commune sans compter ensuite euh, bien sûr puisque sera puisque d'après Dominique Lesbats la mairie sera hébergée dans un château euh, on aura des coûts de fonctionnement euh, évidemment euh, largement supérieur à ce qui devrait être alors ça c'est euh Le, le Et donc nos propositions, euh, euh, c'est justement freiner cette, cette expansion urbanistique euh, du Staritz, donc en diminuant euh, la quantité de logements. Euh, cette diminution s'accompagnera d'une augmentation du pourcentage de logements sociaux Euh, dans chaque opération, euh, il faut simplement savoir que les logements sociaux, 75% de la population est à droit. Euh, et donc en augmentant, on, on favorisera l'accès aux jeunes et aux personnes âgées. Et ensuite, on, je termine en disant que vous comptez arrêter euh, les projets Moucho-Gurico-Borda en haut et Altia qui sont complètement inutiles. Très bien. Jean-Claude Saint-Jean, vous avez la parole. Oui, alors, euh... euh, Dominique Lesbats a été le premier interrogé. Il a répondu sur un point de panisme. Bon, il a fait quelques progrès, mais ils sont très petits, très petits en Corée par rapport à son débat public. Alors, je dirais, il répond à un besoin de logement. La question a été toute simple. C'était le logement, je pense, des besoins qui répondent à la demande locale sur Ustaris voix dans un périmètre un peu plus, plus large au niveau de la communauté commune, lui sa réponse est les simples et les basiques euh, je vends des terrains pour épandre des de logements. Non, il répond il vend des terrains pour répondre un besoin financier dans lequel il a amené la commune. Voilà, il a amené la commune euh, à des financements lourds, à un endettement lourd. Voilà la réponse qu'il qui qui qui euh qui met en avant. Euh j'assage le conteste fortement euh ce n'est pas le ce qu'avance ce monsieur Lesbat ce besoin de logement qui peut lui permettre de dire je vends je vends je vends euh, je vais vendre Altia je vais vendre Mojurico Borda je vends Quiruleta euh, je conteste fort là encore monsieur Lesbat se trompe c'est pas comme ça qu'on parle une demande de logement un besoin de logement ça s'étudie au niveau de d'un véritable besoin au niveau de la mise en place d'un plan d'urbanisme en en se concerter la communauté c'est un PLU voilà sur lequel il y a des études qui sont portées sur l'étude démographique le développement démographique sur un besoin qu'on a de la préservation de l'espace agricole ça c'est très très important de parler de l'espace agricole <coughs> qu'est-ce qui est réservé après l'organisation et comment l'urbanisme donc ce sont là les véritables débats qu'on doit avoir c'est pas dire répondre tout simplement rapidement et, pour finir oui, euh, bon rapidement c'est ça je conteste moi le, le fait de et les propos qui sont portés par euh, dans le domine qui sont vraiment euh, très simplistes c'est c'est martin vous avez la parole oui alors euh, je tiens à dire que en ce qui nous concerne nous considérons considérons euh, que la problématique de l'urbanisme c'est celle du foncier qui est à appréhender plus globalement c'est-à-dire que il faut considérer à la fois la question de l'agriculture et celle du logement parce que les deux relèvent de l'occupation du foncier donc je me permets d'en parler parce que je vois que dans les cinq thèmes que vous avez annoncé enfin j'ai pas su voir l'agriculture en tout cas je ne sais pas si vous l'aviez inséré ailleurs Euh, donc euh, les terres ne sont pas extensibles, la question c'est bien une question de choix, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on favorise la promotion de l'agriculture ou est-ce qu'on construit du logement Donc euh, pour nous, ces deux, ces deux enjeux et ces données qui sont de nécessité forte sont en tension et nous souhaitons pratiquer une politique de l'équilibre, une politique de la conciliation au service d'un développement maîtrisé. Ça c'est le premier point. Donc... Euh, Le premier point, si j'ai un constat à faire, moi, c'est celui, jusqu'à présent, d'un manque de vision globale. Et euh, il faut donc considérer ces aspects-là globalement. Alors, pour les axes que nous souhaitons développer, ben, je dirais tout d'abord que nous allons à la fois veiller à la préservation du capital naturel. Les, les forêts, les zones humides constituent de véritables richesses. Nous allons aussi favoriser l'agriculture, mais dans le sens d'une production locale, au service d'une bonne santé et de coûts maîtrisés donc ça veut dire un certain type d'agriculture qui est certainement incompatible avec euh, d'autres engagements euh, que dans lesquels sont euh, aujourd'hui euh, mes adversaires je, vous plaît. Je, euh, oui merci je regardais donc là monsieur Saint-Jean je précise parce que nous sommes à la radio et euh, l'habitat évidemment doit être fait d'une façon euh, maîtrisée en réhabilitant en créant des coeurs de quartier en priorité et en arrêtant Euh, cette inflation de logement excentrés euh, fait, euh, en dépit du bon sens, Oda a toujours placé la charrue avant les bœufs. Quand on parle l'agriculture Jean-Claude st -Jean demande la parole. Rapidement, s'il vous oui, plaît. Sur un point d'urbanisme, notamment sur l'affirmation de Dominique Lesbasse sur l'augmentation maîtrisée à 3%, euh, Dominique euh, Lesbasse va se référer à l'ancien PLU. Le PLU actuel autoriserait la possibilité de développement à plus de 6%. Si ce n'est qu'il y a une ouverture à l'organisation qui est à hauteur de 50 plus de 50 hectares sur la commune du Staris, ça pourrait <rire> permettre en moyenne l'arrivée de 1 500 à 2000 logements. Donc je m'inscris en faux sur le, les dires du, de monsieur Lesbats. Oui, je, juste, juste pour compléter euh, les chiffres que donne Jean-Claude euh, par rapport au dire de Dominique Lesbats, euh, su, si on se réfère uniquement aux terrains communaux qui sont euh, premiers à l'urbanisation... <coughs> Actuellement, donc sur Arons, c'est Matsi 160 logements, Moucho Gourik Borda, Arons, 130 logements, euh, Altia, une centaine de logements, euh, Kiroleta, 130 logements. Donc déjà, euh, sur ces opérations qui sont visibles à court terme euh, que, veut, que veut lancer Dominique Lesbate et son équipe, on a déjà 500 logements. Donc 500 logements, euh, c'est quasiment une moyenne de, de, de 1 500 personnes. Si on rajoute à ça euh, les opérations visibles privées, Euh, donc du fait de, de, du PLU, hein, on a une opération à, à, à Ronces d'une cinquantaine de logements. On en a au centre du Staritz euh, une ou deux à plus de 100 logements. Donc on est déjà déjà immédiatement à plus de 700 logements, dont 500 sont directement dus à la volonté de la mairie. Euh, donc je sais pas comment il veut limiter cette augmentation euh, annoncée. Il faudra qu'il nous l'explique. Justement, Dominique Zbats va nous l'expliquer. Oui — Je voulais revenir. Donc euh, j'apprends aujourd'hui donc que Bruno Carrère a changé d'option. Je ne sais pas pour Jean-Claude Saint-Jean. Donc euh, Bruno Carrère vend bien qui roule l'État. Ça, c'est une, une on chose... — On n'a jamais, jamais dit l'inverse. Ah, tu, bon. tu, tu lis peut-être ton blog qui qui interprète notre programme. Mais non, on n'a jamais dit qu'on on revient sur la façon dont on fait qui roule l'État, qui est démesuré par rapport à l'emplacement sur lequel il est. — Mais lis notre programme. Ne lit pas ton blog pour interpréter nos propositions. — Non, non, non. Je, je, je sais lire tout. Euh, donc j'apprends donc que, que bien qui l'État sera vendu. Et c'est important pour les, les gens qui, qui pensaient autre chose. Euh, ensuite, non, sur, les les liste, les autres, sur les 40% sur les de logements sociaux, c'est complètement irréalisable, puisque euh, l'enveloppe ne permet pas euh, d'avoir un financement du Conseil général qui débloque les 7% et, nous, et la commune les 3%. Euh, il est impossible de, de financer plus de logements euh, qu'il n'est prévu et que l'État nous, nous demande. C'est-à-dire que c'était 12 logements sociaux l'an dernier. On, on dépasse et on va être à 18 euh, en 2014-2015 par an. Donc il est impossible de réaliser 40% de logements sociaux parce qu'il n'y a pas de financeurs. Et quand euh, un promoteur dépose un permis, il est obligé d'avoir vu un, un bailleur social euh, qui a vu donc, le Conseil général pour avoir les 7% de financement. Voilà. Donc euh, je m'inscris en fausse sur cette idée qu'on puisse faire plus de 25% des logements sociaux sur les promotions privées, en tout cas. Madame Et comment ça se fait que Saint-Jean-de-Luz en a 30% Alors Saint-Jean-de-Luz Saint en a peut-être 30%, euh, parce que euh, la dotation de Saint-Jean-de-Luz n'est pas la même que la nôtre, tout simplement. Et, voilà. Et oui, mais nous, on allez, a on a une programmation d'une ville de 6000 habitants. Euh, Saint-Jean-de-Luz est une ville de 15000 habitants. C'est la différence entre la dotation pour une euh, pour Saint-Jean-de-Luz et pour Guiscard. Ah, je, ah, je parle de la communauté de communes du Pays Basque parce que j'ai utilisé un raccourci. C'est pire puisque là la communauté c'est même pas une communauté de communes, c'est une communauté d'agglomération Pays Basque et dans ces cas-là, ils ont énormément plus d'argent que nous. Cécile c'est Martin. Oui, enfin on nous, nous allons les 15000 habitants, on les attend 2 ans euh, je suis quand même inquiète de cette inaptitude à considérer les différents échelons dans la gestion euh, du logement. Euh, déjà, euh, les choix qui sont faits, ils vont euh, complètement à l'encontre de ce qui est préconisé par le SCOT, par exemple, le, le schéma de cohérence territoriale. Euh, on préconise quand même de densifier les chœurs de ville et les chœurs de quartier Et là, ça va complètement à l'encontre. Par ailleurs, les PLU, euh, il ne faut pas les considérer seulement dans l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Mais à terme, il va falloir certainement envisager d'avoir des PLU intercommunaux. Euh, donc jusqu'à quand euh, cette commune va-t-elle pouvoir se passer de réfléchir et d'agir en relation avec ses voisins? il euh, y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je... On a d'autres je... sujets aussi à traiter, Jean-Claude Saint-Jean. Je... On, on est déjà entretaxe Jean-Claude Saint-Jean <rire> donc on va aller à la euh, de l'avant et on passe au second sujet. <muches> Eta zu duzu itza, itza ahieta, garraioa aipatzeko. Garraioa aipatzeko, pasabide bat da ustaritzea. Bayonatik garazirako bidea hartu behar duen oro pasatzen da bertatik, egunero ogoi tamar mila ibilgailu pasatzen direla kondatzen da. Garraioaren aldetik baina, ezin ez erran balia bideainit dituenik, Bayona garazitreinaren maiztasuna denen gandik ezaguna da, eta autobus lineak ere mugak ditu, herribarnean ere arazo berdina aurkidea dezakegu hau zuetara ez da garraio publikorik. Galdera xinplea, lehen bezala dira zuen uh, proposamenak gaxaio mailan. Ustaritze baxenean, baina ustaritzetik bekanpora joaiteko ere gaxaio sarea obetua izan dadin, eraginko jagoa izan dadin. Eta hasiko gira, Bruno Kajekin. Oui, le, le, le principal problem euh, d'Ustaritz, euh, bon, il faut le traiter dans, dans l'ordre priorité, mais le principal problem c'est la konexion avec le BAB. Euh, Donc, il y a, pour nous, il y a deux, y a deux hypothèses. C'est soit euh, intégrer, comme le préconise Dominique Lesbats, le syndicat mix des transports en commun, euh, ce qui posera... Ce qui occasionnera des impacts financiers très forts pour la commune, hein, puisque ces syndicats sont, sont déficitaires. Euh, L'autre solution, c'est d'utiliser... Euh, Euh, une, puisque, puisque le transport est une connaissance du conseil général, hein, une, une compétence du conseil, du conseil général, c'est d'utiliser des lignes euh, directes renforcées entre euh, la, la communauté de communes et Roby euh, et, euh, et le BAB, hein, de la, la future ligne euh, qui arrivera à, à Bassussari, Et compléter ça par des, des transports à la demande. Ce sont des, des choses qui sont à l'étude actuellement par différentes communautés de communes. Euh, ce sont des choses qui sont encore une fois des compétences du conseil général qui peut les déléguer, euh, qui financent les études à 80 qui financent les investissements, justement puisque euh, ces transports à la demande nécessitent des moyens de transport. Et il finance aussi le une grande partie du fonctionnement. Donc c'est vers cette priorité que nous irons. Jean-Claude Saint-Jean, vous avez la parole. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un véritable problème, le transport le transport en commun. C'est vrai que une... ça bouchonne et on se rend compte de plus en plus à l'entrée de la Bayonne. Ça arrive maintenant pratiquement au golfe de, de Passerie. Donc la problématique va s'accentuer, notamment du fait de l'organisation. Euh... Alors voulu par certains sur la commune du Staris et géré par d'autres certainement différemment dans les communes avoisinantes. Mais toujours la problématique, elle est réelle. Donc on plus on romanise, plus on bouchonnera. Donc il faut trouver des solutions. Nous avons une ligne directe et les anciens l'on l'avait trouvé, c'est entre Bayonne et l'intérieur du Pays Basque, c'est la ligne de voie de chemin de fer, c'est j'ai pu à port. Je pense que là, on doit être acteur également, acteur et euh et partenaire notamment avec RFF pour euh, euh, rénover cette ligne de voie de chemin de fer qui va de Bayonne à JPO. C'est sûr qu'après derrière la complication, ça va être de gérer les correspondances train avec Bayonne et départ sur d'autres d'autres lieux. Euh, notamment il faudra très, certainement créer mais c'est en train de se mettre en place sur, sur la ville de Bayonne le transport en en voie, en voie douce donc je pense que nous avons vraiment de, des moyens d'évoluer Cécile martin Oui euh, donc la politique des transports elle se pense effectivement avec l'urbanisme dont nous venons de parler euh, les choix insensés qui ont été faits en matière d'urbanisme contribuent finalement à développer le tout voiture et donc ce que nous proposons c'est de sortir de ça Parce que nous en sommes tous là, bon euh, mais les, les autres candidats l'ont dit avant, donc je ne le reprendrai pas. Les embouteillages s'accroissent euh, d'une façon euh, épouvantable. Euh, moi, il y a 20 ans, je m'étais un quart d'heure pour aller travailler sur la côte. Aujourd'hui, il me faut plus d'une heure pour arriver à l'autoroute euh, à la même heure. Bon, c'est terrible. Euh, donc, il faut arriver à sortir du tout voiture. Et c'est une politique de mobilité globale qu'il convient donc de mettre en œuvre. Donc, une politique globale et aussi aux différentes échelles. dans la première échelle, pour nous, la plus macro, je vais passer rapidement dessus, mais quand même, je tiens à le préciser, c'est la lutte contre la LGV, parce que ça, c'est une fracture territoriale qui va contribuer à aspirer les territoires et que nous refusons. Ensuite, il faut justement travailler en lien avec le Conseil régional et le Conseil général, qui ont des compétences donc différentes sur les transports et sur la voirie, de façon à... Créer des voies qui permettent des usages partagés. Aujourd'hui, euh, plus personne n'ose envoyer ses enfants euh, à l'école euh, à pied euh, ou à vélo. Euh, donc ça contribue encore euh, à développer le tout voiture. Et il faut aménager la voirie de façon à ce que tout le monde puisse y circuler en toute sécurité. <coughs> et par des moyens différenciés. Conclusion, Ça, c'est un premier clair. point. Je termine. Donc, il faut aussi développer euh, des transports qui sont fondés sur la multimodalité, c'est-à-dire se rendre d'un point à un autre, en pouvant euh, successivement utiliser différents transports de commun, de façon organisée, et pour un coût, le plus proche <rire> du gratuit possible. Merci, voilà. Merci, madame Martin. <rire> Dominique Lesbaz, vous avez la parole. Mme Martin. Oui. désolé Nous sommes oui. deux à porter une auréole. Alors, je vous apporter euh, quelques précisions. <rire> euh monsieur carrer en effet, euh, il y a eu euh, depuis deux ans des contacts avec le syndicat des transports de, de l'AGLO, puisque Bassusari euh, y adhère euh, depuis peu. Et, euh, et donc nous avions nous avons approché en effet le, le syndicat des transports et le président Grenet pour pouvoir bénéficier euh, de ce qu'on appelle chrono plus, ce serait chrono 2, euh, pour venir jusqu'à jusqu'à Ustaritze. La deuxième chose, c'est je claude Saint-Jean. Ce n'est pas RFF qui gère euh, le, le train euh, entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port, mais c'est le conseil régional. Euh, là, nous avons les avons rencontré à plusieurs reprises. Euh, il a été il avait été demandé de faire un parking plus grand, puisqu'il subventionnait le parking. Euh, la mairie en a pris une partie à sa charge. Et on avait no notamment demandé, pour que cette euh, ligne fonctionne, euh, d'envisager un arrêt à Glin qui nous paraissait euh, un endroit euh, plus pertinent euh, pour euh, rejoindre tout, tous les autres points euh, de la communauté d'agglomération pour les gens qui vont y travailler. Enfin, le Conseil général euh, a augmenté un petit peu ses, ses bus euh, au niveau de, de la communauté de communes et vers euh, vers Bayonne. Mais il est évident que ce n'est pas encore euh, parfait. Enfin, il y a une une augmentation de 6 bus euh, par jour. Et, et il est évident que ce n'est pas c'est pas suffisant. En ce qui concerne les bus, euh, les, les transports à la demande dans Conclusion, Paris, okay. il y a eu une tentative de fête, je rappelle, en 2009, qui était deux demi-journées par semaine pour les personnes âgées et handicapées. Le peu de présentation, puisqu'il y avait plus qu'une famille, nous a fait arrêter ce transport qui pourraient être relancé évidemment, euh, dans le cadre de conventionnement en effet, par le Conseil général de la communauté de communes. Est-ce qui serait intéressant, c'est que Dominique nous dise euh, que ce qu'ont donné ces contacts depuis 2 ans euh, euh, par rapport à l'arrivée de Cronobus à Ustaritz ?— Alors ces contacts euh, sont... Euh, Pour avoir... Euh, alors, le contact est positif dans le cas où ils attendaient, pour qu'il y ait une pour qu'il y ait Chrono Plus ou Chrono 2 qui viennent jusqu'à Ustaritz, il fallait qu'il y ait une continuité urbaine entre Bayonne et Ustaritz. Et la question, le problème était bassusari qui n'avait pas donné sa réponse. Bassussari l'a donné il y a deux mois, euh, donc euh, la, la question peut euh, être évoquée euh, du fait de cette continuité urbaine. Nous, les, les contacts qu'on a eus auprès de, de la coopération, c'était que... J'étais exclu qu'ils aillent de delà de Bastu Sari. Nous n'avons pas les même contacts. Vous avez pas les mêmes... <rire> bon, pas les mêmes... Euh, oui. Moi, entendu la même chose. Hein. <rire> ouais. Donc, euh, on est encore deux contre un. Qui sait qui a raison, là, encore Moi, bon, je... Qui c'est qui la vérité Bah écoutez, ce sont des contacts hein, ce... Ah, ça c'est des contacts. Ah du coup, c'est oui, plus euh... une certitude, c'est plus une certitude alors, c'est des contacts. c'est il faut envisager le coût en effet communal. Oui, Les oui, entreprises. Oui, oui, oui. Euh voilà, donc il est hors de question oui. de euh, de parler de mais euh ils étaient, ils étaient favorables apparemment ou parce Non non, c'est pas non. Oui, oui. Euh ils moment où parce que ça son accord. Puisque Arcang des... Arcang était contre. Nous sommes dans l'incertitude au total encore quoi. Il y a rien de de sûr, il y a rien à affirmer mais rentrer dans un syndicat mixte transport en commun de la Glo, euh, ça fait ça, ça a pas de sens quoi. Hein. Le réseau de transport en commun est dense dans l'agglo, Glo, il répond à des besoins, on n'est pas du tout sur les mêmes besoins au niveau de du Staric ou des Ruby puisque notre notre notre bassin de vie c'est Ruby. On va continuer de l'avant. Euh on a parlé de transport, vous n'étiez pas d'accord on l'a vu. On va parler maintenant d'économie. Economía. Aipatuko dugu orain, hori da gaurko gure hirugarren gaiak bazen aintzinan. Autodefunde solas euskarazkietan. Eta ekonomia, zuk beste negosua gehizere intza, aji eta sedatu, aipagen itsake ekonomia arluana ustaritzeri buruz. Bai, errandezakegu herri txikia izanik ere herri aktiboa dela ustaritze, baina aktivitatea herri zentrora mugatzen dela erran daiteke, Bada supermerkatu bat, e, beste baten proiektu ere aipatua izan da, ez da bai da piztuz, supermerkatu haundi bat ala osoetako komertzio txikiak bultzatu beharrote diren, enpresagunen abarmenik ez da eta inguruko herriak ez bezala ez du turismolik erakartzen ustaritzek. Aski, deskibapen, kautikoa da, eh? Oartuko zineetan zueke janen duzue trompatzen giren ala ez. Baina, gaurkoan egin nahi dugun galdera hau da. Zeh egin duzue ustaritzen aktivitate ekonomikoa bultzatzeko? Zen motatako aktivitateak bultzatu nahi dituzue Uztaritzen zurekin hasiko gira Jean-Claude, zen-Jean? Oui, to davor, por apeler, tout le monde leu zen izi, que la competenz zon d'aktivite, la competenz comunitea komuna erobi, ce qui est foncier et bien sûr à euh, maîtrise euh, publique ça il faut le savoir donc euh, sur histaris nous avons euh, quelques zones euh, d'activité artisanale bon c'est vrai qu'elles sont euh, elles sont diffuses elles sont pas très très importantes c'est plutôt pour répondre un besoin d'activité donc ce que je disais artisanal il nous reste encore une petite zone sur le secteur de mét borda un, de, un léger délaissé qui correspond à environ entre trois ou 4 hectares qui pourrait permettre euh, déjà de compléter cette zone par de l'activité donc euh, artisanale après lorsqu'on voit un peu le relief c'est vrai le et la, la commune du Staris, et tout en sachant qu'au niveau de notre PLU, et c'est notre volonté toujours à nous d'affirmer de préserver l'espace agricole par rapport à ce qu'il représente, donc il est compliqué de trouver de, vraiment des surfaces qui euh, correspondre à des, des grandes activités euh, artisanales. bon C'est des zones inondables, c'est des zones euh, voilà plus ou moins euh, vallonnées, donc euh, la complication elle est pour nous, elle sera pour tout le monde. Donc là, il faut que je crois qu'il y ait une véritable étude qui se mène au niveau de la communauté des communes. Mais ça aussi, c'est un bon intelligence, c'est un bon compréhension entre les personnes. Si les personnes arrivent à se comprendre, à s'entendre, à concerter, on y arrivera. Mais attendez, je termine. Ça n'a pas été le cas pendant <rire> ces six années-là. Voilà, c'est évident. Ça n'a pas été le cas pendant ces six années. Madame c. Martin, vous avez la parole. En ce qui nous concerne... Nous considérons que trois choses sont liées, l'économie, l'environnement et le social. On ne peut pas les désolidariser les unes des autres. Donc nous, le type d'économie que nous souhaitons promouvoir, c'est l'économie sociale et solidaire. Euh, ça tombe bien parce que c'est euh, un domaine qui euh, accède quand même à une certaine reconnaissance euh, au niveau étatique. Il y a une loi donc euh, qui va permettre euh, de développer des projets et de trouver des financements dont nous comptons absolument l'exploiter euh, au maximum. Euh, là aussi vous avez parlé d'une situation chaotique je crois que c'est véritablement le mot adapté donc euh, pour répondre à ce chaos nous nous souhaitons générer de la ressource en nous appuyant sur l'existant c'est à dire prendre en compte ce qui existe et euh, le coordonner l'aider à se structurer en utilisant pour cela les bons outils alors euh, les bons outils on en parlera tout à l'heure c'est par exemple l'agenda 21 bon mais ça relève de la gouvernance donc on y reviendra euh, mais c'est en ce qui concerne le domaine économique par exemple le fait de créer un pôle territorial de coopération économique un PTCE un PTCE permet de regrouper des acteurs sur un même territoire qui travaillent dans une synergie la première des choses c'est déjà d'accueillir les porteurs de projets parce qu'à l'heure actuelle on leur ferme la porte et euh, nous connaissons tous de plusieurs exemples dans des domaines différents économiques, culturels, sportifs où des gens sont venus avec des propositions de développement d'activités on leur a fermé la porte nous s'il euh, vous plaît. des, des, des ustaristas je parle hein, bien sûr hein, pas, même pas des gens de l'extérieur bon donc nous ouvrirons cette porte et nous implanterons des pépinières d'entreprise <coughs> euh, et nous développerons aussi donc le tourisme d'une façon respectueuse de l'environnement Dominique Lesbats vous avez la parole merci Bon, j'entends même saint martin euh, qui évoque des, des qui, qui donnent des propos mais c'est de la généralité ça parce que quand on est sur le terrain euh, c'est plus difficile de trouver des zones puisque en effet la compétence économique euh, est dévolue à la communauté de communes donc euh, les grandes idées euh, générales euh, euh, c'est de la philosophie euh, j'entends un côté pratique main au borda ben écoutez euh, moi je suis contre dans le fait que euh, déjà que sur la route d'Aronsse on me dit que le lotissement Mousqueto borda va mener des voitures, mais ta borda va mener des camions. Au borda on le fait pas nous. Hein. Comment Oui oui, non mais je dis bien, j'ai on, euh, on est on est on est on est con... déjà, ouais. Voilà. Donc tu donc, reconnais que c'est une si route contrainte plaît. et qui faut alors, diminuer la circulation. Donc il, il aurait le mal, il mal il a la parole s'il vous plaît. Oui, voilà. Oh, alors, je vois que la Mme Saint-Martin, euh, qui euh, qui se dit euh, à gauche, je pense que je suis plus à gauche qu'elle. Oh, quand on est à gauche, M. Permets... Lesbats, monsieur il n'y a pas d'affaire Léa, déjà. On va en parler plus tard, s'il vous plaît, c'est le, monsieur Lesbats ouais, qui dépassé, a la parole. Mme Saint-Martin, vous, vous êtes complètement à côté de, de, de ce que pense les gens à Ussaritz. Ah euh, euh, je, je, je reprends sur l'économie, je suis très serein euh dans le mentabirico borda pour nous c'est une zone qui va amener des camions il est hors de question et c'est pour ça qu'au niveau de la communauté de communes on n'en a pas proposé Combien de camions c'est en fonction des 3 ou 4 hectares qu'on qu peut ouvrir. Euh... Oui, ça va combien de camions en 3 ou 4 hectares Bah je sais pas sur la communauté sur Pellenborda on fait des, te, des terrains de 500 600 m2. Alors s'il y a euh, un camion par 500 m2 il suffit de le multiplier par 10 hectares. 15 camions. Voilà. Euh, mais c'est des camions dans mouss abordaage en tant qu' il ne serait pas fait ici c'est bien pour les gens les jeunes qui veulent s'installer sur surtars qui n'ont pas les moyens d'acheter un terrain euh, c'est très bien pour eux aussi euh, mais il faut leur dire non si vous passez écoutez vous direz aux 22 qui ont, qui ont candidaté qu ils n'auront pas de terrain mais c'est pas c'est pas mon problème nous Ça le vôtre. des alternatives ah, et On oui, on peut le laisser le bec dans l'eau comme ça. Bien ah, sûr. Tout à fait, il y a des solutions. Bien oui. sûr. Et ensuite, euh nous nous, nous pensons que l'activité économique euh de Surustaris les les hectares qui avaient été proposés ont été rejetés par deux études, hein. une étude économique parce qu'elle était ça c'était coûte c'était trop cher. C'est je pense notamment à Chauviscar qui aurait permis de faire une route pour, pour délester la route d'Arons vers le rond-point d'Horits problème environnemental et problème de coût de la de la de la route 8 millions d'euros. Voilà. Donc notre nous notre activité économique, c'est plutôt par le développement euh, du tourisme par l'hôtel qui peut s'implanter à Quiroleta notamment et euh, par les tous les chantiers que nous avons ouverts euh, en rénovant euh, les C'est l'hôtel qui amène du monde. Ouais. Euh, on, on va finir avec monsieur Lesbats s'il vous plaît. Alors, question que je pense est-ce que c'est l'hôtel qui amène du monde Oui, mais c'est pas vous qui posez les questions aujourd'hui s'il vous plaît. amène des emplois. L'hôtel amène des emplois et amène de l'activité économique voilà On Sans finit le tour de, de table avec Bruno Carrère et on va passer à un autre sujet. Bruno, rapidement, oui. s'il vous plaît, parce qu'on est déjà en retard. Oui, oui, juste pour remarquer que Dominique Lesbats se, se positionne lui-même devant ses propres contradictions. Il dit que qu'il faut pas de trafic routier sur la route de d'Aronse-Mentabéry-Coborda, qui est juste à côté de Moucho-Coborda, là où il veut construire justement 130 logements. Donc, première contradiction. Il pas en, 100 logements. C'est 125. J'ai rendu à 130. Euh, donc, ça fait beaucoup plus de trafic, effectivement. Tu as raison. Euh, et la deuxième chose c'est il nous parle de développement de de d'office de tourisme et la, une des premières choses qu'il a faite c'est de fermer l'office de tourisme en arrivant. Nos propositions, euh, alors, pour, pour être très concret, nous on a développé un plan en quatre axes. Alors je vais pas développer les quatre parce que je vois déjà qu'on euh, a très un oeil noir. Euh... Donc je vais simplement décrire sur l'aspect euh, euh, activité, euh, activité et service. Il euh, y a déjà des choses à faire qui sont tout de suite possibles. Il euh, y a par exemple des locaux à la gare qui sont des locaux communaux qui sont vides. Euh, donc aucun, aucun effort n'est fait de la part de la mairie euh, pour occuper ce locaux. Euh, qui sont disponibles immédiatement euh, ça c'est la première des choses immédiatement aussi ce qu'on peut faire il y avait une zone où il y a un ancien garage euh, garage Renault euh, qui était une zone d'activité donc euh, la, la municipalité actuelle s'est empressée d'en faire une zone euh, d'habitat nous ce qu'on souhaite Donc placer où est, cette, où est ce, cet espace, c'est de, de le dédier à des activités. On est allé rencontrer le, le propriétaire du garage qui a qui avait déjà en tout cas une proposition d'une société qui souhaitait s'installer et qui n'a pas pu justement à cause de la destination du euh, du site. Toujours sur la partie de je termine... Oui, — que j'aimerais répondre à une je, attaque personnelle, là, quand même. — Oui, mais je, très rapidement. — Je termine juste euh, sur... Oui, mais il y a sur tout le monde qui répond, on n'a pas le temps on a, on a que tout le monde parle, donc on va passer à a un l autre l sujet. J'ai deux actions concrètes qui peuvent être mises en place tout de suite. Et une autre action concrète à un peu plus moyen terme, c'est sur Matsiko où nous souhaitons privilégier les espaces et les bâtis réservés aux activités économiques en rééquilibrant logement et activités économiques. Voilà. Donc, J'aurais d'autres choses à développer mais on n'a pas le les autres aussi vont très mais on n'a pas temps, donc on va passer à un autre sujet. Ekonomia aipatuko dugu, ekonomiari loturik, finantzak aipatuko ditugu. Berehala, egiko et etxaren, finantzak ere. Auto <'hauten d 'un> eskunde <desa> solas Euskari Jaetietan. Eta sirako kezpena, zuregain intzahietan. Bai, labur-laburre eginen du, terriko etxak asik zazpi milioi euroko zorra du, batzueri kezka sortzen die, bestei ez, funtsean askin hasia da egoera. Eta justuki, zuek argitzea, espero dugu, zein da ze aski rittzeko egiaren finantzen egoera Lagia da ez da lagia nola egindakioke auge egoera ogi gauge egongo egoerarekin posible ote da proiektu bejiak finantzatzea seziltzen arteten zurekin hasten dugu mainaren itzulia Oui, alors euh, je pense que les autres personnes ici présentes vont se charger euh, de donner des chiffres donc je vais m'en dispenser euh, je voudrais parler les stratégie stratégie... Euh, De façon très concrète, parce que j'ai bien entendu l'allusion à la philosophie que vient de faire donc monsieur Lesbats. Euh, J'imagine que c'est du fait que je suis docteur en sciences du langage, vous imaginez que je vis dans le monde des bisounours. Mais vous savez que j'ai travaillé quand même sur des projets de développement où il était question de gestion de projets de plusieurs millions de dollars à l'étranger. Bon, je pense avoir le sens des choses concrètes tout de même. Sur les finances. Donc, en termes de stratégie, sur les finances... Le constat que l'on peut faire, c'est que jusqu'à présent, nous avons une gestion extrêmement passive des finances qui consiste à rechercher l'autofinancement. Alors ça, c'est vrai que c'est un point positif, hein, je vous l'accorde. Mais euh, la façon dont vous la recherchez, en revanche, elle est plutôt contestable parce que vous vendez finalement les terres pour pouvoir euh, construire des choses. Or, il euh, nous semble a unis à gauche que euh, le meilleur choix, c'est de se placer dans une posture dynamique et d'essayer pardon de faire rentrer de l'argent, donc de générer de la ressource. Et de cette façon, notre projet est tout à fait cohérent lorsque nous avons tout à l'heure parlé de dynamiser l'activité économique et de développer le tourisme. Alors, monsieur Lesbate, ce n'est pas les hôtels que l'on vient visiter, je ne pense pas. Par contre, le patrimoine que vous laissez tomber en désuétude, comme par exemple le château où se tenait donc anciennement le Bitsar, la mairie de Gasteloua donc, Concluer, et d'autres éléments, cela mériterait d'être valorisé de la même façon que toutes nos ressources naturelles dont nous avons parlé au début, la Nive et la Forêt par exemple. Monsieur Lesbats, vous avez la parole. Donc les finances euh, sont apparemment contestées mais euh, le seul problème c'est que euh, on a voté le compte administratif, pour le voter euh, il a fallu que le trésorier payeur, le percepteur payeur, Euh, les valides, hein, avant de, avant que nous puissions le passer en conseil municipal mercredi dernier, enfin, il y a une semaine. Et euh, et donc, euh, s'il y avait eu un problème, il n'aurait pas manqué d'alerter l'inspection des finances pour se couvrir lui-même. Euh, donc les finances que l'on a annoncé sont des finances réelles du compte 2013. Je précise donc que 2013 pour ceux qui en douteraient il y a on a dégagé un excédent de fonctionnement de 1 million deux cent et des poussières d'euros avec une trésorerie positive à 1 million deux cent à fin 2013 ce qui a permis d'ailleurs de payer tout le stade actuellement sans faire appel à euh, l'emprunt relais qui est prévu la dette est de 6 millions 700 millions euh, 6 millions 700 mille euros soit légèrement moins qu'à notre début de mandat. Et les impôts ont augmenté en moyenne de 1,2% par an. Je sais que d'autres promettent de le faire, mais nous, on l'a fait. Voilà. Bruno Carrère. Oui. Donc euh, ben, le, le constat, pour nous, il est, il est pas du tout celui-là. C'est... Euh, euh, on a parlé de de l'aide d'automne ce nom de plus de 1000 sous enfin de, de 1075 € par habitat ce qui nous situe à peu près au double de la moyenne nationale euh, la capacité d'autofinancement qui permet justement d'avoir de, des marges de manœuvre pour, justement aller euh, 3 fois et demi celle de la moyenne nationale donc on n'est pas du tout sûr euh, sur ces hypothèses là euh, et ce les chiffres que nous allons nos mini class bat c'est des chiffres qui sont euh, qui sont issus d'un l'approvrissement du patrimoine euh, justement parce que signaler'ci tout à l'heure c'est la vente de terrain hein, c' euh, euh, ce sont des opérations qui permettent de, de masquer la réalité des choses euh, et d'avoir une approche financière qui euh, qui est qui est masqué par justement cette, cette perte patrimoniale du star donc nous ce qu'on souhaite' Euh, déjà, c'est intervenir sur le, sur le fonctionnement. Il y, a des, il y a des pistes de progrès à faire. Euh, déjà, en ne faisant pas des opérations du genre de celles de Tchepalia qui ont coûté à la commune 135 000 euros, euh, en ne faisant pas des ventes de terrain à la moitié des prix du domaine, euh, en ayant une gestion beaucoup plus fine et stricte du, du fonctionnement. Et ensuite, sur l'existant, pour, pour justement avoir des marges de manœuvre en investissement, euh, c'est diminuer les, les charges de, de fonctionnement par exemple en, en transférant la piscine qui est un équipement vraiment intercommunal à la communauté de communes euh, voilà Donc, ce sont quelques pistes bien sûr on travaillera sur les sur les ééconomiemie d'énergie euh, certainement pas en mettant la mairie à Altia et d'autres pistes de de, de, de, ce, de ce type là et en je, la, la dernière piste de travail rapidement c'est en, en augmentant les euh, les délais de remboursement de la dette qui permettent aussi de dégager on a estimé à 300 euros par an. Voilà. Jean claude saint-jeean Oui, alors, tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de répondre, mais quand même, je suis stupéfait de découvrir aujourd'hui le programme de la liste M.E. porté pour un développement économique dans une richesse pour la commune du Staris par Dominique Lesbats, qui euh, avait 50, un hôtel, 50 places. Pouf, allez, on développe le tourisme. Les commerçants vont s'en sortir, ils vont sourire. Vive le projet de du Bon, enfin, c'est la, la, la petite remarque personnelle que je fais. Sur les finances. Sur les finances. et eh bien, nous, on a été clair. Hein, on a vécu pendant 6 ans une véritable opacité de la majorité actuelle. Bon, nous, c'est un audit financier. On veut connaître la, la situation réelle de la commune du Staris. Ce sera pour nous un véritable outil de, de travail, de, de ligne de conduite. Euh, je ne crois pas un mot au propos tenu par Dominique Despatz aujourd'hui dans ses micros, dans les Dans le, ici, dans les studios de Gouriert. Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Voilà. Là maintenant aussi ils nous ont en fait une lecture, il a rien en mémoire, on a, il, il fait que lire ce qu'il a fait en évapulee la fois avant. Voilà, il fait une lecture de ce qu'on lui a dit. Bon, donc il fait confiance à ces bon, il a peut-être raison, il a fait confiance mais en enfin, fait toujours après aller dire des non-vérités, moi ça me dérange quelque part. Donc alors le premier objectif que l'on fera nous, c'est éviter les dépenses dépenses de messemain qu'on considère comme démesurées. Je parlerai du projet Eteparia. 3,8 millions d'euros en TTC, peut-être 4 millions d'euros parce qu'il a fallu refaire les drains et ceci et cela. Tout ça se rajoute. C'est un investissement considérable à un moment donné pour la poche des citoyens lambda de la commune du c'est-à-dire pour le star C'est quelque chose d'inconsidérable. Alors bien sûr, monsieur M. cela se, se carriérise en disant que le compte administratif a été validé. Ah bien sûr, il a été validé, oui. Concluz, s'il il... vous plaît. Mais attendez, concret, à quel prix, je veux dire Concluer. Concluer, je conclus et, et, et je vais conclure sur le fait comment on le fait, mais en vendant, biens, en vendant des biens que d'autres ont préservés, des biens communs que d'autres ont préservés. C'est facile d'agir comme ça. Ça, n'importe qui va le faire, mais ça va durer combien de temps Qu'est-ce qu'on va laisser aux autres Moi, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est une gestion, à un moment donné, mutuelle, saine, d'avenir pour les autres Lorsqu'on veut soi-disant aimer l'ustarisme. Moi, je crois que là, on est vraiment à contresens de, de, de certaines propositions. Si, si je peux compléter les propos de Jean-Claude sur sur Etchepalia. Donc on a déjà vu le la perte patrimoniale, le coût qu'a qu qu engendré le fameux échange de terrain de 17 hectares. Euh, comment 17 hectares. 17 contre 17. Bon, écoute, on regardera, mais 17 contre 17. Euh, le le, plus le plus dernier plus. élément, c'est que c'est les estimations qui avaient été faites. Alors ça, c'est quand même assez croquignolesque euh, sur les travaux d'Etchepalia, donc évalué à 3 ,4 millions. 4 Et l'an dernier, il y, a, enfin, il y a un petit peu plus d'un an, euh, en conseil municipal, on avait annoncé qu'il y aurait des subventions du conseil régional, de, de la Fédération de foot, etc. Et donc il y aurait un reste à charge pour la commune d'un 1,1 Donc ça, c'est des éléments qui ont été votés en conseil municipal. Euh, je dis bien 1 million, ça. Et là, les le dernier conseil municipal ou le précédent, euh, mais tout ça, ça a été revu. Et en fait, le, le reste à charge pour la commune est plus d'1 million, sans, mais de 2,9 millions. 9. Oui. Donc quasiment le triple euh, sur une seule opération. Donc voilà, voilà le, euh, la justesse des opérations menées par... Euh, Euh, par l'équipe d'Azebat. Madame Saint-Martin, vous allez Oui, il y a un, un élément dont personne n'a parlé et qui entre en jeu dans la bonne gestion financière. C'est aussi la question de la gestion de l'énergie et notamment de la transition énergétique. Il est évident que le contrôle et la maîtrise de l'énergie sont nécessaires dans la gestion d'une commune. Euh, déjà, j'observe qu'autour de cette table, nous sommes que deux à avoir signé le pacte de transition énergétique de Bissi. Euh, en ce qui concerne euh, UAG, la liste donc euh, unie à gauche, il est clair que nous interviendrons sur le patrimoine vous et le communal. Le second, je oui, oui. vous <rire> non, si jamais il y avait un doute. Je, je te laisse faire ta propre promotion. Oh non, non, non, je complète. <rire> Donc nous interviendrons sur le patrimoine communal et justement la piscine c'est un très bon exemple parce que l'alimentation la, énergétique de la piscine, pas l'électricité euh, qui coûte extrêmement cher, peut certainement être pensée différemment dans le cadre d'une politique de transition énergétique globale où on va aller donc vers la recherche d'énergie renouvelable et moins coûteuse parce que ça aussi il faut le dire. On, on va, va passer inscrire en... notre programme et ce genre de ressources énergétiques renouvelable Si ce n'est que par rapport à BCI, euh, ce que nous avons souhaité, moi ce que je souhaite avant, et je m'en suis expliqué avec les, les responsables, c'est avant de signer un document, je préfère discuter avec eux, si ce n'est que ce que je leur ai dit et qu'on leur a réécrit, nous sommes tout à fait d'accord avec leur proposition, si ce n'est qu'on l'a inscrit dans notre programme. Minesquez Jean-Claude Senzrang finantzak aipaturik gobernantzia aipatzera pasako gira hori da untan hauteskunde eztabaidan izanen dugun azken gehiagoa zen einzina. Hauteeskunde solalas euskar Mandatu polemikoa izan dela errandaiteke, Dominik lez batz auzapezak ereman duena, hasier aipatu ditugu sei urtean gertatu diren afera ezberdinak, oposizioa gogor agertu daain arte, gehiengoaren autoritarismoa eta gardentasun falta salatuz. Abian emanak diren proiektu ezberdinak ez zituztela ezagutzen komisioetan ez dutela lekurik eta beste. Entzun ditugu eztabaida denboran ere eginak izan diren kritika ezberdinak. Dominik Lezbatz, zurekin asiko gira gobernantzia aipatzeko zuizan orain arte hauzapez, <coughs> sei urte gibelera egingo baginu. Berdin kudeatuko otesunuke, eriko etxea. 6 urte hauek berdin pasako otesun dituzke. Eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, Mais tranché. Euh, nous avons été élus en 2008 sur un programme. Euh, nous n'avons peut-être pas tout réalisé, mais on s'en est beaucoup approchés. Euh, si on discute pendant des mois et des mois, euh, pour monter un projet, il faut plusieurs années. et eh bien au bout de 6 ans, rien ne se fait. Donc nous avons mis en place des consultations qui, ont, qui ont été discutées. Euh, Je, notamment pour la rue du bourg c'était des constel consultations au niveau de la mairie pour hérrorite au niveau euh, des constels pour la, pour une salle associative nous en avons tenu compte euh, puisque nous ne l'avons pas fait ah oui. euh, ah. voilà et je, je suscite donc je suscite des réponses et euh, mais de toute façon euh, j'estime que quand euh, on est à la tête d'une mairie euh, il faut mener les projets, Et quand l'opposition ne fait que dire non et ne propose rien à la place, et en particulier pour le stade de foot, moi j'aurais bien aimé que l'opposition dise « c'est pas une bonne idée de le faire et chez Etcheparea » bien que ce, ce, ce fût inscrit dans le PLU de 2005, qui avait été voté à l'époque à l'unanimité, euh, il fallait me trou fallait trouver un autre endroit. et En effet, j'ai discuté avec Léla Bourdin pour euh, voir s'il y avait un autre endroit plat pour faire des terrains, euh, il n'y en avait pas. Euh, voilà. Donc euh, à un moment donné, comme dit Jean-Claude Saint-Jean souvent, hein, il faut euh, il faut trouver une solution et la solution ça a été euh, de prendre des décisions, de faire ce stade de foot qu'ils n'auraient jamais eu. Hier soir par exemple, le club de foot des Labourdain a dû aller jouer à Anglet, c'était en Coupe d'Aquitaine, c'était un match imposé la nuit et euh, ils ont loué le ils ont loué le stade à Anglet. Concluez s'il vous plaît. Voilà. Donc euh, vous me demandez si je continuerai De la même façon, bah, écoutez si l'opposition fait toujours le même blocage euh, d'une manière systématique, sans force de proposition, on ne peut pas faire autrement pour gouverner une commune comme Ustaritz. Bruno Kajerkel, gouvernance pour euh, le village de Ustaritz. Oui, ce qu'on vient d'entendre résume un petit peu la, la situation. Dominique Glesman nous explique que, que les discussions, ça prend du temps et qu'il faut qu'il décide. donc euh, voilà Il nous a expliqué en fait ce qu'il a fait. Il a toujours décidé. Avant de discuter. Et ensuite, ils nous reprochent de, de ne pas faire de proposition. Euh, alors il y, y a des exemples à foison. Hein, on pourrait euh, parler du PLU où on euh, nous avait annoncé un modèle de concertation. Il y a une seule réunion de lancement euh, au tout début où chacun devait indiquer ses, euh, ses, euh, ses souhaits. Euh, et là la, la deuxième question qui nous a été posée c'était 5 minutes avant de voter le euh, avant de voter le PU tel qu'il a été euh, non pas proposé même posé idem sur le stade de chepalia il y a aucune concertation on a les, les labouraires et, et, et c'est juste ont été consultés sur la, la consultation des, du stade des vestiaires et nous rien du tout ce faut-il changer alors ?— foot, ce qu'il faut changer il faut changer déjà la relation euh, qu'a le maire avec les élus Euh, les élus de l'opposition, travailler avec l'opposition, travailler en commission, présenter des grands projets, les présenter avec les élus euh, de façon normale, ça prend du temps, ça prend plus de temps, mais on a du succès au bout. Euh, travailler avec les riverains, euh, l'exemple de qui rôle l'État, où il euh, n'y euh, a eu aucune information, un projet qui est arrivé comme ça sur la table à voter, euh, sans qu'il n'y ait eu aucune information sur les riverains. Euh, Dominique Lesbats, alors euh, c'est intéressant ça, il nous cite il nous cite lui-même la voirie, euh, du bourg où là euh, donc euh, tel que ça a été mené, il y a même une association qui s'est créée, euh, il y a eu une manifestation, enfin il y a eu le, euh, le conseil a huit clos, enfin voilà, donc euh, voilà le voilà ce qui se passe quand on ne discute pas avec les gens, et qu'on ne prend pas leur avis et qu'on considère qu'il faut décider avant de discuter. Euh, Jean-Claude Saint-Jean. Oui, alors l'exemple de 6 ans de gouvernance de l'équipe à, à Dominique Glesbats, c'est euh, la transparence et la démocratie. Moi, je l'appellerais comme ça, une vraie tra transparence, les visibilités de la démocratie. Alors, je m'explique qu'en Dominique Glesbats, aujourd'hui, dit qu'il y a eu, des un moment donné, du contact, qui a eu la concertation avec les riverains, avec les gens de certains quartiers, il parlerait des Roritz. Ça a été une petite consultation avec une heure dans lequel certains mettaient des billets. Alors, ils en mettaient un, ils en mettaient deux. Alors, vous voyez un peu le genre de démocratie. C'est plutôt le genre de démocratie bananière portée par euh, pardon Miguel Esbate. Moi, je la considère comme ça. Donc, un semblant de démocratie, on l'a vécu pendant six ans. On l'a vécu sur le quartier des Horitz. On l'a vécu sur l'aménagement du quartier Bourg, où il y a eu plus de divisions que de, de rassemblements. Si ce n'est qu'il y a eu même une manifestation pour le projet de cure-l'État, là, devant la mairie. On a connu un conseil municipal à 22h, de, 22 avec des gendarmes qui gardaient la portée parce qu'il y avait des craintes pas pour les gens qui étaient à l'extérieur parce qu'on était dehors nous pour les gens qui étaient à l'intérieur mais vous vous rendez compte ce que c'est ce que c'était il faut se rappeler de ça De ce vécu des 6 ans moi je m'en rappellerai toute ma vie je suis pas à mon premier conseil municipal mais vivre cela pendant 6 ans j'espère mon souhait c'est que ça la change c'est pas possible parce que ce qu'on entend aujourd'hui qui aura un charge la démocratie on ne peut pas changer de fonctionnement avec les mêmes personnes c'est pas vrai c'est impossible moi moi j'attire attention et de ceux qui nous écoutent Le changement ne peut venir qu'avec de nouvelles personnes là c'est impossible il n' a eu aucune volonté à un moment donné d'aller vers les autres concertations et' changes c'est la preuve elle est réelle elle est là, la preuve. madame petit Oui, bien écoutez, je remercie monsieur Saint-Jean de dire que le changement ne peut venir qu'avec des nouvelles personnes puisque ça fait assez longtemps que vous êtes vous-même dans les murs. <rire> bon, euh passer cette boutade, je me permettrai de dire à Dominique Lesbats tout de même que il nous semble à UG que vous ne travaillez pas avec les bons outils. Vous ne travaillez ni avec les bons outils, euh, ni avec les bons engagements, je dirais. Parce qu'il y a quand même euh, des outils que nous, nous proposons et qui sont mis en place dans des communes environnantes, euh, Bayonne, euh, Anglette... Urugne, moléon pour prendre des échelles plus proches de celles du Staritz, et notamment l'Agenda 21. L'Agenda 21, c'est un véritable outil de gouvernance globale. Alors parfois, c'est un outil qui est mal compris. On croit qu'il s'agit d'agir, enfin de jardiner avec. Non, non ce n'est pas ça du tout. C'est un outil qui permet justement la concertation de toute la population pour euh, prendre des choix euh, mesurés, réalistes et concertés, quitte. Prenne en compte donc les différences aussi de vision et d'usage et faire des choix éclairés pour la population. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'à un moment donné, il faut trancher. Mais on tranche quand on a été éclairé, pas quand on s'est contenté de trois paramètres donnés par deux conseillers dans un coin de bureau. c'est pas comme ça que ça se passe la gouvernance démocratique, monsieur Lesbats J'aimerais parler de notre aspect des choses. On a tout à l'heure fait état des de, du pacte Bici. Euh, nous avons euh, signé aussi des engagements euh, sur la LGV. Alors j'ai enfin, entendu dire que Jean-Claude Saint-Jean euh, s'était prononcé contre ce qui m'étonne un petit peu mais bon, je vais lui laisser euh, s'exprimer. Je vais le laisser, excusez-moi, s'exprimer là-dessus. Moi, en ce qui me concerne, j'ai signé la charte anticorps. La charte anticorps, qui signifie anticorruption, bien évidemment, place la gouvernance euh, d'une commune et surtout euh, l'action des élus sous le regard d'associations de citoyens, d'associations euh, de résonance nationale et internationale. Et... Euh, Il s'agit donc de garantir que nous adopterons une gouvernance éthique avec de bonnes pratiques de gestion fondées sur la transparence, la reconnaissance des droits de l'opposition, parce que nous avons bien entendu que l'opposition avait des choses à dire, la participation citoyenne et aussi euh, la lutte et le renoncement donc au cumul des mandats. A l'heure actuelle, nous ne sommes que cinq candidats, surtout le département 64, à avoir signé la charte anticorps. Concluer, s'il vous plaît. J'ai très envie de demander aux personnes ici présentes pourquoi vous ne l'avez pas fait, messieurs. On va commencer par Dominique Lesbats, c'est euh, rapidement parce qu'on est en retard. C'est la conclusion finale euh, Non, non, non, non, non. Juste pour répondre peut-être à, à madame Saint-Martin. Euh, voilà, c'est... C'est ma conclusion et c'est un petit peu euh, ma liberté d'expression euh, l'équipe libre qui ne euh, qui ne dépend pas de, de, de paris et d'autres choses euh, nous n'avons je crois que cette vanne là est largement éculé voilà vous, et donc vous, a, euh... vous aurez le dernier mot après juste euh, au sujet de la gouvernance monsieur lesbats euh, s'il vous plaît euh, les remarques qui vous ont été faites, les critiques qui vous ont été faites euh, vous les comprenez euh... vous les acceptez alors sur l'ouverture euh, je pense que euh, euh, nous avons ouvert la euh, Pour la première fois, nous avons ouvert un conseiller d'opposition à la communauté de communes. Chaque commission s'est tenue avec la légalité, donc avec des conseillers d'opposition. Hein, les, les réunions de commission finances, commission travaux, toutes les commissions, vous étiez tous invités. Tant heureux que la loi soit appliquée, après il y a une question sûr, de volonté mais... de mettre en place Ça des élections transparentes et, et là là on est loin du compte. Voilà, euh, je te rappelle que c'est quand même sur sur 20 conseils communautaires, euh, tu en as assisté et tu en as loupé 14. Voilà. Bon alors attends, juste, donc je vais euh, euh, te, te répondre. répondre. Je répondre. Donc euh, et en s'y on sert Le, la place que tu avais pour créer, créer le, la compétence culturelle, elle date pas de 2013, mais elle date de 2009. Va 20, dans 20 notre site, on a produit la délibération. Non, la délibération date de juillet 2013. La, la, la, com, la prise la comp, de compétence. La compétence est de mars 2013 et la commission a été créée en juillet 2013. Non, -regard regardez le contrat. Non, bon, écoute, euh, regarde le contrat vous avez, vous avez, le juillet 2013. Sur emmy.historiste, vous l'avez. Non, mais regardez, erobie.fr, la comité de communes erobie.fr, à quelle euh, date a été créée Donc, allez dire il vaut mieux regarder directement la source plutôt que de passer par le par le par le filtretéris qui est euh, qui, a, est, qui est largement a, partisan on a produit la, la délibération donc en allant sur euh, robi.fr en regardant la démunération de juillet 2013 les ouusta stars verront bien que la commission culture a été créée à ce moment là et on les invite à le regarder après le débat voilà. Jean-claude saint jean vous avez la parole et on va finir avec oui, ça bout de pe boutade madame Saint-Martin Euh, un conseil municipal c'est considéré c'est composé d'une majorité et d'une minorité quand je parlais de personnes physiques c'est bien sûr en tant que majoritaire par rapport à l'histoire du Taris <coughs> je le cache pas j'ai toujours été en opposition donc en tant que personne je verrais bien que ça change voilà du côté majoritaire oh, boutade pour boutade, on a compris la votade on a compris le vôtre aussi on arrive à la fin du débat estavidane bukaerara iristen gira eta bukatzeko hautagai bakoitzari hitz bat utziko dizu egu eztaida bukatzeko eta be ustaritzarei emana zuen. mezu hori helarazteko zurekin hasten gira Dominike Lesbats Zubetsiraurengos auza besa Mo je me présente donc euh, avec une équipe de euh, 18 personnes existantes plus 11 nouveaux euh, c'est une équipe qui ne change pas au niveau des adjoints et nous avons renouvelé euh, 11 personnes Euh, par euh, je pense une amélioration de compétences euh, parce que j'avais plus de temps pour pour trouver du monde. Hein, il faut se rappeler qu'en 2008 je suis parti tout seul hein, voilà et donc euh, je remercie tous les gens qui qui m'ont rejoint. C'est une équipe qui est peut-être euh, comme a dit Saint-Martin, Euh, je le redis une équipe totalement libre je finance seule ma campagne je n'ai voulu de euh, euh, je n'ai euh, pas ça, voulu nous, de aussi, subvention hein. de personnes euh, je ne, euh, ne dépend pas de Paris ni d'opinion politique quelconque ni de, de gens locaux pour euh, me dicter ce que je veux faire avec mon équipe. Euh, nous y travaillons depuis le mois de novembre avec la nouvelle équipe. Voilà. Donc euh, c'est un homme libre, totalement libre, que je me présente aux Oustaristars. Voilà. Oui, Minesh Kerk, Dominique Lesvat, Bruno Kacher. Moi je me présente devant les Oustaristars avec une équipe qui est très engagée, déjà dans la vie du Staritz depuis de longues années. Euh, on a voulu une équipe qui soit déjà fortement impliquée dans la vie alors associative euh, euh, sportive et économique du Staritz. On a monté le programme de façon très très collective euh, en nous appuyant à la fois sur des consultations avec euh, le monde le monde Star, tout simplement et aussi avec des experts externes. Euh, on est une liste euh, bon, alors évidemment qui ne dépend d'aucun parti. il euh, y a des gens de tout bord, on a euh, des gens issus de, de, du groupe Iriabecidadi, on a des gens euh, euh, qui se sont présentés sur d'autres listes dans les précédentes passées dans des séances euh, échéances pardon euh, de du Niagara gauche d'au roi euh, voilà. Donc on, a, on est allé à la rencontre des Oustais Stars, on a fait du porte-à-porte, -porte, on, on a tenu des réunions publiques qui, pour nous, sont un vrai succès, hein, parce que on a prouvé que ce que je viens de dire, c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Les gens ont présenté eux-mêmes le, le fruit de leur travail. Euh, il y a vraiment eu des débats avec les, les, les nombreux participants aux réunions. Et euh, donc voilà, donc Dominique L'Aixbat vient de nous expliquer qu'il repart avec les mêmes adjoints, il va refaire la même chose, mais euh, donc on veut que ça change et nous on se propose d'être l'alternative la meilleure pour le changement euh, des dimanches. Oui alors donc, euh, bah, je vais employer le jeu parce que j'ai vu que c'est un certain site qui compte mes jeux. Alors je vais arriver au 18ème jeu. Alors je me présente à la tête de liste motivée, compétente, qui compose l'ensemble du maillage du territoire la commune avec un véritable projet. Que je dis un projet qui ne sera pas sur 6 ans, mais qui sera sur, très certainement, parce qu'il faut pas dire non, non plus euh, n'importe quoi, sur plusieurs années, parce que l'État des finances et la Commune le commandera. Euh, je tiens, moi aussi, aujourd'hui à remercier l'ensemble de Staristare eh, qui nous ont accompagnés, qui nous ont reçus euh, très gentiment, qui ont souhaité discuter avec nous sur des projets euh, d'avenir pour la Commune du Starist, pour le pas, au porte-à-porte. Je tiens à les remercier très sincèrement, très chaleureusement. Également l'accompagnement qu'ils nous ont fait en, en différentes réunions publiques, où il y a eu de véritables débats, où il n'y a pas eu, euh, à un moment donné, de, de guerre. On a de véritables discussions. Donc, pense euh, ce que je comprends au travers de tout ça, que lorsqu'on instaure le dialogue et la concertation, ben, on peut construire quelque chose de, de positif pour la, la commune que nous aimons, nous. Bukatsiko, c'est Martin, à ce Oui, donc euh, en cette fin de débat, le moment est venu de remercier tous les Ustaristars de leur écoute et euh, de la collaboration qui nous ont apporté depuis euh, plus d'un de an maintenant au service euh, du projet que nous portons et qui a donc été euh, élaboré en concertation dans le cadre euh, notamment des jeudis du Staritz. Nous nous présentons euh, relativement confiants devant les électeurs puisque notre équipe est une équipe diversifiée dont les engagements ont été aussi à la source de la construction de compétences. Nous sommes issus du monde associatif, du monde syndicale Également du monde politique, et nous n'avons pas honte, parce que les valeurs de gauche, qui sont des valeurs de solidarité, d'humanisme et aussi d'efficacité, euh, sont apportées. Il faut bien que quelqu'un les porte. J'en profite pour préciser que je suis un peu étonnée de ce que j'ai entendu euh, au cours euh, du débat, parce que si on regarde la façon dont les listes ont été déclarées à la sous-préfecture, nous sommes la seule liste déclarée, une autre de la gauche. Hein. Toutes les autres sont diverses, sans étiquette, donc. Euh... C'est mon temps de parole. Je vous remercie. donc vous Nous sommes conscients conclure, vous du travail qui nous attend. Euh, on nous l'a dit d'ailleurs. Il y a du travail. On a dit oui. Mais comme nous avons un projet cohérent, des outils efficaces, eh bien nous savons que nous saurons mettre en place des actions concrètes au service de l'ensemble des Ustaristars. Donc je vous remercie à tous. Mélèche Cardeneri et à très bientôt. Arabera zentzleak eh? hauzen gaurkoan zuei eskaintzeko genuen eztabaida azken eztabaida genuen gauko autaritzeko agaiekin egindakoa eta eskertuko ditugu eh? gurekin mainaren inguruan egun direnak seziltzen marten Dominik lez batz, Jean-Claude Zerja eta Bruno Kajak izan itugu mainaren inguruan mil eskerlau autagaiei nola ez eskerhak ere zuri intza ahi eta gurekin izan zirena ere igande ahats untan, auteskunde gauean teknika ahloan Pampi mehkapide izan dugu gurekin eta itzultzaile lanetan ahitzea López eskerhak deneri eta hori tarazten dizuegu gauhkoazela azken auteskunde eztabaida bai da baina itzohdu gajantzitsuena igandean izanen dugula ahatsaleko seietatik haintzina emaitza guziak zuzenean esker niko behitiztik izuegu Euskal hijatietan eta zurtzietatik aintzina Euskal edabideekin, elkar lanean pasagabon bat eta igandeak tein.